Eugénie se leva, lança un regard d'orgueil sur son père et rentra dans sa chambre à laquelle le bonhomme donna un tour de clé. Nanon cria-t-il. Éteins le feu de la salle Et il vint s'asseoir sur un fauteuil au coin de la cheminée de sa femme en lui disant Elle l'a donné sans doute à ce misérable séducteur de Charles qui n'en voulait qu'à notre argent. Madame Grandet trouva, dans le danger qui menaçait sa fille et dans son sentiment pour elle, assez de force pour demeurer en apparence froide, muette et sourde. « Je ne savais rien de tout ceci, » répondit-elle en se tournant du côté de la ruelle du lit pour ne pas subir les regards étincelants de son mari. « Je souffre tant de votre violence que si j'en crois mes pressentiments, je ne sortirai d'ici que les pieds en avant. Vous auriez dû m'épargner en ce moment, monsieur, moi qui ne vous ai jamais causé de chagrin, du moins je le pense. » Votre fille vous aime. Je la crois innocente autant que l'enfant qui naît. Ainsi, ne lui faites pas de peine. Révoquez votre arrêt. Le froid est bien vif. Vous pouvez être la cause de quelques graves maladies. Je ne la verrai ni ne lui parlerai. Elle restera dans sa chambre au pain et à l'eau jusqu'à ce qu'elle ait satisfait son père. Que diable Un chef de famille doit savoir où va l'or de sa maison Elle possédait les seules roupies qui fussent en France, peut-être. Puis des Génovines, des Ducats de Hollande. Monsieur, Eugénie est notre unique enfant. Et quand même, elle les aurait jetés à l'eau. À l'eau cria le bonhomme. À l'eau Vous êtes folle, Madame Grandet. Ce que j'ai dit est dit. Vous le savez. Si vous voulez avoir la péologie, confessez votre fille, tirez-lui les vers du nez. Les femmes s'entendent mieux entre elles à ça que nous autres. Quoi qu'elle ait pu faire, je ne la mangerai point. A-t-elle peur de moi Quand elle aurait doré son cousin de la tête aux pieds, il est en pleine mer, hein Nous ne pouvons pas courir après. Eh bien, monsieur, excitée par la crise nerveuse où elle se trouvait, ou par le malheur de sa fille qui développait sa tendresse et son intelligence, la perspicacité de Madame Grandet lui fit apercevoir un mouvement terrible dans la loupe de son mari, au moment où elle répondait. Elle changea d'idée sans changer de ton. Eh bien, monsieur, ai je plus d'empire sur elle que vous n'en avez? Elle ne m'a rien dit, elle tient de vous. Hum. Tu Dieu, comme vous avez la langue pendue ce matin. Ta ta ta ta, vous me narquez, je crois. Vous vous entendez peut-être avec elle? Il regarda sa femme fixement. En vérité, monsieur Grandet, si vous voulez me tuer, vous n'avez qu'à continuer ainsi. Je vous le dis, monsieur, Et dût il m'en coûter la vie, je vous le répéterai encore. Vous avez tort envers votre fille. Elle est plus raisonnable que vous ne l'êtes. Cet argent lui appartenait. Elle n'a pu qu'en faire un bel usage. Et Dieu seul a le droit de connaître nos bonnes œuvres. Monsieur, je vous en supplie, rendez-vous bonne grâce, Eugénie. Vous amoindrirez ainsi l'effet d'un coup que m'a porté votre colère. Et vous me sauverez peut-être la vie. « Ma fille, monsieur, rendez-moi ma fille. »« Je décampe, » dit-il. « Ma maison n'est pas tenable. La mère et la fille résonnent et parlent comme si... »« Vous m'avez donné de cruelles étrennes, »« génie, » cria-t-il. « Oui, oui, pleurez. Ce que vous faites vous causera des remords, entendez-vous À quoi donc vous sert de manger le bon Dieu six fois tous les trois mois si vous donnez l'or de votre père en cachette à un fainéant qui vous dévorera votre cœur quand vous n'aurez plus que ça à lui prêter Vous verrez ce que vaut votre Charles avec ses bottes de marocain et son air de n'y pas toucher. Il n'a ni cœur ni âme, puisqu'il ose emporter le trésor d'une pauvre fille sans l'agrément des parents.